Bye. Um. Ba mag que je vais vous dire, les taximans à Bidjan maintenant, ils sont vraiment compliqués. Je me demande si les taxis, c'est pour eux-mêmes ou bien c'est pour satisfaire la masse. Un taximan qui te dit, oh monsieur, quitte là-bas, tu vas pas où je vais, je suis pressé. Il a pas le temps, et c'est pas tout. Il y a quelque chose qui m'a fâché dans ça, qui m'a vraiment dépassé. Tu sais mon ami, je loge maintenant jusqu'à... sur la route de Massam là, à Port Boué. Et tu sais Port Boué là c'est un peu éloigné de l'hôpital. hein Ce jour-là, mon ami, j'ai souffert. Hein? Vers une heure du matin, ma femme s'est réveillée et m'a dit « Vraiment, vraiment, je ne peux pas dormir. Vraiment, je ne peux pas dormir. Il faut que je pare à l'hôpital, ça ne va pas du tout. » Je me suis débrouillé, je l'ai amené jusqu'à Oudron. Ce monsieur-là, il est peut-être fou. Depuis ces jours-là, je me suis décidé à payer une bagnole pour moi-même, même si je vais mettre tout mon salaire là-dedans. Tu manne pas aujourd'hui Tu pas aujourd'hui Tu pas aujourd'hui Tu manne pas aujourd'hui